en de bid'aat in balala, en de balala in finnaar, en de Donc, alhamdulillah, on va commencer notre darse encore une fois sur le kitab, le livre Al-Fatawa al muhimma fi Fitabsir al-Umma. Et donc, euh, on continue dans notre explication euh, des Fatawa des ulama's à, à, au sujet de, du manhaj des Khawarijs et des jama'at d'aujourd'hui qui ont dévié du manhaj des salaf et pour commencer, donc la semaine passée on a expliqué le, euh, le manhaj des salaf salafs, qu'est-ce que ça signifie, et euh, c'est quoi les principes de, de, ce, de, de notre manhaj, et on a fait cette introduction-là pour montrer la distinction entre notre manhaj et le manhaj des gens de Beda'ah, il est parmi les groupes contemporains et les sectes, comme la secte des ikhwal al les frères musulmans et la secte des diamants de à s'établir. Ça, c'est deux groupes dont on va parler pour montrer un exemple par rapport à tous les groupes qui sont présents dans le monde musulman qui ont dévié ou qui sont en contradiction avec la dame des salafs. Et bien entendu, il y a beaucoup plus de sectes et beaucoup plus de groupes contemporains euh, que ces deux-là, mais si on a compris les garmas qui sont présents dans ces deux groupes-là, eh on a compris Euh, la plupart des égarements qui sont présents dans les autres groupes également, parce que ça tourne en, grand, en, grand, en, en général, ça tourne autour de ces, de ces mêmes formes d'erreurs de, et ces mêmes formes de bidah. Donc, euh, pour commencer avec la question des, des jamas d'établir, faire une petite introduction peut-être sur euh, le fondateur de cette jama qui et comment elle est commencée. Et bien entendu, euh, c'est un des groupes qui est présent actuellement dans le monde musulman, qui est commencé dans le 20, au début du 20 siècle, hein, dans, vers l'année 1927 environ, c'est dans ce temps-là que c'est arrivé. Et le fondateur de cette jamara, c'est un soufi, euh, c'est un soufi qui est sorti de l'école de Diobandia, la secte de Diobandia, c'est des, des soufis. Okay. En, euh, dans la akida, ils sont sur la secte de, de, euh, de Donc, ils sont, ils sont déjà, ils sont très, euh, comment dire, bornés, hein. Ils suivent aveuglément le madh le madhhab hanafi. C'est-à-dire, ils prennent pas aucun, aucune, considération, euh, à ce qui est en dehors de leur madhhab. Okay. Puis, ils suivent ce madhhab d'une façon, euh, obstinée et aveugle. OK C'est déjà, À, cette limite, à la limite même ils sont fanatiques du mazhab hanafi, ok et ils sont des Sufis, ok et ils ont prêté allégeance à plusieurs euh, à plusieurs soufies, parmi les sectes qui existent chez les soufia, parmi ils ont donc donné allégeance à quatre d'entre ces turqs soufia dont parmi elles al-naqshbandiya, euh, al-saharwardiya al-Qadiriya, en al-Justiya. Dus dat is het parmi euh, les die te rukzofieën, oké? Ze hebben gegeven En, dus dat is de van deze de founder van deze sect, ik Tabligh, de cette secte naam is Mohamed de cette... <coughs> le, le, nom, Ilyas, al de Mohammed Elias ibn Mohammed Isma, Ismail al-Kandahlawi, dat is zijn nom au complet. Il est né en. Euh, quest 1302, 1302 Hijri. Hij okay. il a étudié, donc, comme on a dit, dans l'école de Diobandiya, En comme on a dit, c'est des soufis et tout. Euh, juste un instant, c'est eux qui ont les écoles qu'on appelle Dar al-Uloum, ok Dar al-Uloum sont en Inde, il euh, y a Dar al-Uloum aussi en Afrique du Sud, il y a Dar al-Uloum en Angleterre, et il y a Dar al-Uloum même ici je pense à Toronto, euh, et ça c'est une école qui suit toutes ces écoles-là depuis que c'est Dar al ulum ça suit le même manhach que l'école des Diobandia. c'est les, les gens qui suivent la voie des Diobandia. Donc ce sont des soufis, hein. ok Et euh, ils sont aussi, je pense même au Pakistan, ils n'en là-bas. Donc Darul Ulum, on les appelle des fois aussi, à d'autres noms comme Falahidaraïn, euh, aussi c'est relié à Darul Ulum. Et euh, donc il y a des, même il y a des, soi-disant euh, dohats qui ont des sites internet en français, hein, qui viennent de différentes régions comme de l'île Maurice, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Indiens, de gens qui sont de l'Inde. Aline Maurice, Aline de la Réunion, qui ont étudié dans ces écoles-là, de par l'Hulam. Et puis, ils ont des sites comme par exemple la Maison de l'Islam, la Page de l'Islam, comme euh, il y a ce, comment il s'appelle, euh, Anas, euh, Lala, Mohamed, Mohamed Patel, Mohamed Patel, et, euh, et, et euh, Anas euh, Lala, ou quelque chose comme ça. <coughs> bon, ces deux-là, c'est des gens qui sont sortis de ces écoles-là des Biobandiyas. Okay, donc Leur aqida, c'est l'aqida des euh, Mathuridiyya, et ils, ils défendent cette aqida dans leur site. Okay, et ils défendent ces positions-là. Donc, euh, ils cherchent des excuses pour les gens de Beda'a, ah, puis ils défendent les gens de Beda'a. Ah. Donc, euh, il faut se méfier de ces, de ces personnes qui sortent de ces écoles-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas salafis, qui ne sont pas sur la sunnah. Et donc, euh, ils propagent beaucoup de Beda'a. Ah. Euh, malgré qu'il y a certains des bid'aqs qui sont faits par d'autres soufis que eux dénoncent. Comme par exemple, ils font pas le maoulé d'un nabawi hein. par exemple, l'imam de, euh, de la mosquée euh, Aïssikyu, qui s'appelle Boukhari, imam Boukhari. lui il sort de Dar al Ulum, il sort de Dar al Ulum, parce qu'avant d'étudier à Médine, il a fait 7 ans à Médine dans la faculté de langue, mais avant ça il a étudié dans Dar al Ulum. Okay. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils disent, avant d'aller étudier à Médine, tu dois aller passer, tu dois aller étudier dans leurs écoles. Donc, dans leurs écoles, ils te font un bon lavage de cerveau, hein, <rire> et puis après ça, tu t'en vas à Médine, puis tu passes à travers comme dans du beurre. C'est-à-dire, un salissage, exactement, salissage de cerveau. Exactement. Se laver le cerveau, c'est toujours bon pour le nettoyer de toutes les saletés, mais eux, c'est le contraire. Ce qu'ils font, c'est. Il te salisse un peu ton cerveau pour que par la suite tu sois plus capable de le laver bon, avec ce qui est bien dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est ça le problème et donc euh, c'est ça qui est arrivé à cet imam justement, Bukhari. Il est, il est allé sept ans à Medin et puis il est sorti, puis euh, on dirait qu'il il en est sorti euh, comme, comme, comme il en est rentré. Hier. Et probablement il a choisi Quliyatul Lura, la faculté de langue justement pour avoir le moins possible à faire avec les, les, les principes et les, les, les fondements de la Dar es ok Parce que dans la faculté de langue, c'est plus concentré sur les sciences de rapport avec la langue. Donc probablement qu'ils choisissent ces facultés-là dans ce but-là, pour éviter euh, justement d'apprendre trop de, de principes. Malgré que même dans la faculté de langue, à, à Médine, il y a quand même des cours de Tawhid, des cours de Arida, des cours de fiqh Hein, et d'autres, d'autres sujets. Toutefois, il y en a moins que, c'est moins concentré que dans les autres facultés. Donc, euh, c'est <coughs> des, des c'est des gens fanatiques. Et l'établir, donc, appartient à cette, le, le fondateur de Tablir appartient à cette, euh, à cette tariqa, ou à cette école. Et comme je disais, il rejette le mot ou nabawi Il rejette le mot ou nabawi par exemple. Parmi des choses qu'il rejette, il rejette le mot Toutefois, il y a d'autres bida'a qu'ils supportent, comme le tawassoul, hein, de demander à Allah par son prophète ou des trucs comme ça, qui sont des bédas, et aussi ils ont beaucoup d'autres bédas comme ça qu'ils supportent, et donc il euh, ne faut pas, des fois il y a des gens qui se laissent tromper par le fait qu'ils dénoncent certaines bédas, donc ils s'imaginent, ah ça y est, ce sont des gens qui sont euh, sur la sunna, mais toutefois ce n'est pas le cas, il faut se méfier de ces gens-là. C'est vrai, ils considèrent les salafis comme étant des égarés, Et ils sont contre, bien entendu, la darwa salafia et les, on de la vade, la darwa salafia. Il y en a même un en Angleterre, euh, qui, il avait été, il a même été invité ici à Montréal plusieurs fois. J'ai oublié son nom, c'est un, c'est Indien, il a été invité une fois. Ouais. Il est pas venu, il avait été cancellé, justement. Et puis, euh, J'ai oublié son nom, en tout cas, c'est un, un gars de l'Angleterre. Eh bien, celui-là, il fait partie des gens qui ont étudiaient dans leur room. Et, euh, il y a, les, euh, juste pour dire, c'est comme, il avait dit que il a des doutes sur le fait que, eh est kafir. Donc, c'est juste pour dire un peu l'extrême de ces gens-là. Donc, euh, pour en revenir à Soman Hatch, le simple fait de savoir que le fondateur de cette Jamaat Et relié au soufisme, ça devait être suffisant pour discréditer complètement cette jamaat, pour discréditer complètement ce groupe ou cette secte. Et ça, c'est pour ça justement que j'ai voulu faire une, une série de cours là, dernièrement, les cours, cours qu'on a fait sur les soufis. J'ai fait ça exprès pour que j'ai pas besoin, pour que j'ai pas besoin à chaque fois que je critique un soufi ou quelqu'un qui est relié au soufisme, de répéter à chaque fois tous les problèmes et tous les détails et tous les égarements du soufisme. Comme ça, si quelqu'un, euh, si j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un, ou quelqu'un veut savoir les détails des égarements du soufisme, les soufis ils peuvent juste retourner au cours qu'on a fait. Je pense que c'est 15 ou 16 cours qu'on a fait sur le soufisme, Donc, ils peuvent retourner à ces cours-là. Mais, juste pour dire que le fait, le fait que quelqu'un est relié au soufisme, et qu'il supporte ça, et qu'il défend ça, en lui-même, ça suffit pour dire que cette personne-là est une personne déviée et qu'elle n'est pas sur la sunnah. Bien entendu, les soufis sont, dans, sont des degrés, ce n'est pas tous les soufis qui sont au même niveau. Il y a des soufis qui ont des, des principes ou des acquies qui les font complètement sortir de l'islam, comme ceux qui croient en al Wujud et des trucs de ce genre. Toutefois, il y en a d'autres qui sont seulement égarés dans certains aspects de la sunnah, mais qui ne sont, sont pas en dehors de l'islam. Mais euh, justement, ce sheikh-là, Mohamed Ilyas, euh, il a donné le Bay'a à des chouirs soufis qui justement appelaient à cette aqidah, la aqidah de wahdatul wujud, c'est-à-dire de croire que tout ce qui existe c'est Allah, et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, donc c'est une confusion entre le créateur et la créature. Donc ça ça fait partie de leur principe et lui, il supportait des tours qui ont cette Aqidah-là. Et en passant, c'est une Aqidah qui est partagée par la plupart des turuk sophia qui existent aujourd'hui. D'accord Donc, leur Manhaj, le Manhaj man des Tablir, somme il y en a peut-être qui ne les connaissent peut-être pas par ce nom-là, mais tout le monde les a vus ou les a rencontrés. Dans les pays arabes, ils les appellent « Ashab Da'wah », les gens du Dawa alors qu'ils n'ont rien à voir avec le darwa, et dans d'autres pays, on les appelle diamants tablirs, et euh, c'est ça, qu'est-ce qu'ils font Ils se réunissent en groupe, ils vont dans, dans, un, dans un pays, ils arrivent, ils descendent dans leur mosquée, en principe, ils débarquent toujours dans une mosquée où les, les fondateurs ou les organisateurs de cette mosquée-là sont avec eux, sont déjà dans leur groupe, sinon... Ils sont sympathisants avec eux. C'est des gens qui sont sympathisants avec leur groupe. Et ils s'assoient, puis après chaque prière, ils se lèvent pour faire un petit discours qu'ils appellent Bayan. Hein, ils considèrent que pour eux c'est obligatoire d'y assister. Puis là, ils commencent à parler. Et n'importe qui peut se lever pour commencer à parler pendant 15-20 minutes <coughs> ou plus. Et ils commencent à rappeler des choses sur euh, différents aspects de la croyance et de l'islam, mais toujours dans les limites de leur groupe, dans les limites de qu'est-ce qu'ils euh, qu'est-ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire, tu peux pas rentrer dans la rida, tu peux pas rentrer dans les questions de fiqh, tu peux pas rentrer dans ces ces questions importantes-là. Il faut que tu te limites juste à des affaires générales. Et puis donc, c'est ça ce qu'ils font. Et après la, après avoir terminé leur euh, leur, tib, leur tibayan comme ils l'appellent, eh ben Et ils commencent à demander aux gens de donner leur nom, d'écrire leur nom sur une feuille pour donner soi-disant leur intention de sort pour sortir avec eux, hein. ils appellent ça Kuruj Pissabirillah, et donc c'est-à-dire tu sors avec eux, là ils te demandent est-ce que tu veux sortir trois jours, ou quarante jours, ou euh, un certain nombre de mois, ou bien une année, puis là tu dois marquer ton nom sur cette feuille-là. Et donc il faut que tu lèves ta main, puis là ils te demandent euh, ils te demandent de le faire. Même des fois tu, tu vas voir qu'il y, y en a parmi eux qui vont même te dire, lève ta main, hein, ils vont t'inciter à lever ta main. Et si tu leur dis, euh, non, je ne peux pas pour l'instant, par exemple certains disent, non, je ne peux pas sortir, maintenant, je ne peux pas aller avec vous, je, je suis occupé, j'ai du travail ou des choses comme ça, ils vont dire, mais fais ton intention. C'est-à-dire, fais ton intention, puis l'intention, c'est dans le cœur. Hein, mais eux, comme si l'intention pour eux c'est de, de lever la main puis d'écrire pendant sur l'a feuille, ça c'est pour eux c'est l'intention, donc euh, ça c'est des exemples. Et tout ça bien entendu ça n'a aucune référence dans la Sunna comme on va voir plus tard, qu'est-ce que les Oulama ont dit là-dessus, et euh, parmi leurs livres qu'ils prennent comme référence, il y a des livres comme par exemple euh, un livre qu'ils ont qui s'appelle Tabliri Nisab, ça c'est un livre qu'ils ont en Urdu. Pour les musulmans de l'Inde et du Pakistan et euh, ça s'appelle Tabli Jamaat et c'est rempli de hadiths d'Aïf et Mondois et toutes sortes d'histoires puis de choses fabriquées. Vous voyez qu'il y a des hadiths qui sont authentiques dedans mais c'est vraiment euh, il n'y euh, rien par rapport à toutes les faussetés et toutes les choses qui sont dedans dans ce livre-là. D'accord et euh, Aussi, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont un livre qui s'appelle Hayat al-Sahaba, c'est-à-dire des histoires qui sont rapportées au sujet des Sahaba, et la plupart, euh, ces deux, la plupart du temps, ce livre-là également rapporte toutes sortes d'histoires fabriquées au sujet des Sahaba. C'est-à-dire, c'est des histoires qui ne sont pas authentiques à propos des Sahaba. Et euh, donc, il y a, ça, c'est les livres qu'ils donnent, en particulier au nom arabe Toutefois, ils donnent également aussi un livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, c'est le, le livre de l'imam al-Nawawi, ça c'est pour les Arabes, donc okay, ils donnent ça aux Arabes pour euh, se baser là-dessus, parce qu'ils ils savent que qu'en principe, tablier une étape c'est rempli de hadiths fabriqués, donc ils ne vont pas l'utiliser pour les Arabes. Tandis que les autres, les Pakistanais, les Indiens, ils ne connaissent pas, donc ils acceptent en plus, en, en grande partie ils acceptent n'importe quoi. Euh, Ils ont six principes qu'ils appellent les gens à suivre. Euh, le, le six principes qu'ils enseignent à leurs fidèles. Le premier, c'est la ilaha illallah, muhammad rasulullah. C'est-à-dire de réaliser la signification de la bonne parole de la ilaha illallah et de muhammad rasulullah. Toutefois, leur façon de l'expliquer, c'est tout à fait contraire à la façon des, des, de Ahl d'ahl sunnati wal jama'a. C'est-à-dire que eux, ils il, il, il l'interprètent d'une façon qui est en opposition avec la signification de la ilaha et la loi. alhamdulillah dans son sens correct, dans le sens qu'eux ils se concentrent uniquement sur Taushid al-Rububiyya, le fait de croire en l'unicité du créateur, qu'il est le maître de toutes choses et tout ça, et qu'il n'y a pas d'autre dieu que lui, mais ils ne parlent jamais de Taushid al-Ibada et des formes de shirk qui existent parmi les musulmans ça c'est le de un. Deuxièmement, ils l'interprètent également selon l'interprétation des Soufis, ok, qui, qui est en fait la notion de al Wujud, le fait de croire que seul Dieu existe et que toute la création c'est Allah, donc pour eux ils ne font pas de distinction entre Allah et sa création, pour eux la création et le créateur c'est une seule et même unique chose, et de constater l'unité de tout, c'est ça pour eux d'arriver au tawhid. Ok, Quand t'arrives au tawhid, pour eux, c'est le dernier étape, le dernier niveau dans la religion. C'est quand t'arrives au plus haut niveau, t'arrives à au tawhid, soit disant que tu deviens un avec Dieu, ou bien tu constates qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah. Et ça, c'est bien entendu une croyance qui est en, en complète ou en totale opposition avec la, les fondements de l'islam. Et en réalité, c'est une croyance qui a rapport avec le shirk et le kufr. Hein et on retrouve dans les paroles des soufis plein d'explications, et des paroles de ce genre qui montrent que pour eux il n'y a, a pas de différence entre euh, les choses qui sont adorées par les hommes, parce que de, de toute façon tout, tout est Allah, donc ils appellent à ça, et euh, par exemple ils expliquent cette parole en disant, « Fal min illallah euh, al fasid » Donc, ils disent que c'est de faire sortir la mauvaise conviction du cœur, la, la conviction qui est fausse du cœur, et de rentrer la conviction qui est correcte à propos d'Allah. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Ils veulent dire en réalité, wahdatul wududud, c'est-à-dire de croire que, euh, c'est seulement Allah qui existe et qu'il euh, faut, il faut, faut oublier notre existence, et croire que Dieu est dans tout et il est tout. Donc, il y a j'ai entendu certains d'entre eux même expliquer ça d'une façon en disant par exemple, il ne faut pas que tu crois que c'est le feu qui brûle, il faut que tu crois que c'est Allah qui brûle, il ne faut pas que tu crois que c'est le couteau qui coupe, mais il faut que tu crois que c'est Allah qui coupe, donc de ne pas affirmer ou attribuer euh, quelque chose, une qualité à, ou une action à une créature, mais uniquement d'attribuer cette action-là, cette euh, force-là, cette capacité-là à Allah directement. Donc ça, bien entendu c'est faux, parce que bien entendu c'est Allah qui a donné au feu la capacité de brûler puis il a créé ça comme ça par, le, par les causes et par les effets et donc c'est Allah qui a donné au feu la capacité de brûler et qui a donné au couteau la capacité de couper et donc euh, c'est pas à dire que c'est pas le couteau qui coupe. Il y a des choses comme ça, c'est une aqida qui est la aqida de certains parmi les sufia, et les asha'ira et les maturidia et bien entendu c'est une aqida qui est Matouridiyya c'est presque pareil avec les Ash'a'ira. OK? La différence c'est juste que euh Abu Abu Mansour al-Maturidi, c'est lui qui a fondé les uh, Maturidiyya et euh Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est lui qui a fondé al-Ash'ariyah. C'est déjà c'est déjà qui ont utilisé n'est pas le cas euh, la, la philosophie, les principes logiques pour parler de religion ils ont mis la logique au-dessus des des textes. Et eux, Entre les deux, il n'y en a pas. Il y a, des, il y a entre les deux, entre le et la chaire, il y a des détails qui les distinguent. C'est vraiment pas grave, comme ça parce que en principe, ils sont presque pareils. euh Ok. Donc, ça c'est le premier principe. Ensuite, il y a les autres principes qui parlent de la prière avec Rochaud, euh l'importance de la connaissance et des, des choses comme ça, euh, d'être généreux envers le musulman, de corriger son intention et euh, de faire le darwa et de, de faire le khuruj selon leur méthode. Et bien entendu, tous ces principes-là sont des principes qui, lorsqu'on les voit à première vue, ont l'air euh, corrects, toutefois quand on rentre dans l'interprétation et la compréhension de ces principes-là c'est là qu'on réalise qu'ils sont complètement en désaccord avec les principes de l'islam, d'accord Donc on va lire qu'est-ce que les ulama maintenant ont dit au sujet de cette secte, le à tout établir, et puis par la suite donc on va comprendre un peu mieux pourquoi ces gens-là sont déviés, et pourquoi il faut euh, s'en écarter et ne pas coopérer avec eux, ne pas sortir avec eux, et appeler les gens à s'éloigner d'eux et de les avertir euh, à leur sujet. Euh, en passant, à propos de Djamal Tabligh, il y avait eu dans le passé plusieurs fatah des ulama qui ont été faites, qui disaient que oui c'est correct, tu peux sortir avec eux. Hein, Comme par exemple Cheikh Ibn Baz et d'autres chouyouk avaient dit au début oui c'est correct, tu peux sortir avec eux pour aller euh Pratiquer l'islam, appeler les gens, soi-disant. Mais, par la suite, il y a des gens qui sont sortis avec eux, parmi les, les gens qui sont sur le bon manhatch, qui sont salafis et tout. Puis, ils ont vu, ils ont observé plusieurs des innovations, des bédas ah qu'ils font, et des erreurs qu'ils ont. Et, à, à, partir de ce moment-là, ils ont averti les ulamas, ils leur ont expliqué qu'est-ce qu'ils ont témoigné là-bas, avec eux. Puis là, après ça, les ulamas, une fois qu'ils ont compris, Euh, les erreurs que ces gens-là avaient, eh bien ils ont averti les gens à ce sujet-là, puis ils ont dit aux gens de ne pas sortir, de ne pas aller avec eux, d'accord Donc eux, parfois qu'est-ce qu'ils font Ils ont établi, ils ramènent des anciennes fatwas, des ulama qui ont été faites au début, puis ils cachent aux gens les fatwas qui ont été ramenées par la suite, qui interdisent aux gens de, ram, de, de sortir avec eux. Donc tu vas trouver des gens parmi les gens de Béda'a qui défendent tous les groupes et les sectes qui essaient toujours de les euh, défendre. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font les gens de Béda'a Ils utilisent une méthode souvent pour euh, protéger ou défendre les gens qui ont des déviations dans leur, euh, dans leur Manhaj, dans leur Aqidah, c'est qu'ils regardent ils disent, regardez celui-là il a des bonnes actions, il a, il a ils, ils font beaucoup de bien. Donc, s'ils ont fait beaucoup de bien, il faut pas regarder leurs erreurs. Et ça, c'est vraiment une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Parce que, il y a personne qui fait pas des bonnes actions. Tout le monde peut faire des bonnes actions. Même les kufars, les juifs, les chrétiens, les mouchirikines, ils font des bonnes actions aussi. Les bouddhistes, les hindous, déjà, les gens qui adorent les idoles, même les, les mouchirikines de Koresh, ils faisaient des bonnes actions eux aussi. Hein Mais Allah, quand ils parlent de la Coran, en grande, en, en grande partie, ils parlent toujours de leurs mauvaises leur mauvaise croyances, pour avertir les gens de leurs croyances, pour que les gens soient avertis de leur égarement. Parce que les bonnes actions qu'ils font n'auront aucune valeur s'ils n'ont pas la bonne aqidah et le bon, la bonne façon de suivre l'exemple du Prophète sallallahu alayhi wa Donc, ça, c'est la chose la plus importante, d'avoir l'akhlaf, d'avoir le bonne et ensuite de faire les, les adorations selon la méthode ou la, la, la voie du Prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe la quantité d'actions que tu fais, si ça ne respecte pas ces deux conditions, tes actions n'auront pas de valeur. Donc c'est bien beau qu'ils vont par exemple faire plein d'actions, mais si c'est comme on, comme on va voir, ces actions-là ne sont pas basées sur le Coran et la Sunna. Bon, on va commencer avec la première fatwa, c'est celle du chef Mohammed ibn Ibrahim Euh, c'était le chef de Cheikh bin Baz, c'était le chef de Cheikh Ben Baz, euh, Allah, et c'était l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, hein, et Cheikh bin Baz, il m'a suivi pendant 40 ans de sa vie. Donc il a étudié avec lui pendant 40 ans de sa vie. Donc c'est pour dire que c'était, euh, le chef de Cheikh bin Baz, et il m'a suivi partout. Donc, le Cheikh, euh, on lui a posé la question à propos de Jamaat Tablir, et voici ce que le Cheikh euh, Mohamed ibn Ibrahim a dit à ce sujet-là, il dit, « Et après, الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه احمد نوراني وعبد السلام القادري والسعود احمد بهلوي حول طلبهم المساعده في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوه والتبليغ الاسلاميه وكذلك الكتيبات المرفوعه ضمن رسالتهم وأعرف لسموكم أن هذه... وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعه وضلال وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلاله والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرف الأمر الذي لا يسع السكوت عنه وميداء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 Euh, les, les informations au sujet de d'un groupe qui demandait de l'aide, demandait de l'aide pour subventionner leur organisation, et il s'appelait faculté de Da'wah et de d'établir islamique, hein, de propagation islamique, et ils ont envoyé avec leurs lettres quelques livres, hein, et donc le ce qui l'a fait, il a lu les, les, lui a lu les petits livres pour savoir si leur akhidah était correct et tout. Et le chef il, il dit, je vous fais part hein, que la lettre que vous m'avez envoyée et les, que, les livres que vous, vous m'avez envoyés, et cette or, les livres de cette organisation-là n'ont rien de bon. C'est une organisation de Bédra et d'égarement et en lisant les livres que vous m'avez envoyés avec cette lettre, euh, on a trouvé que c'est rempli d'égarement et d'innovations et une, une invitation à l'adoration des tombeaux. et à faire le shirk, donc c'est une chose qu'on ne doit pas taire et donc euh, il dit on va faire, on va écrire des réfutations de ces innovations-là pour dé démasquer leur égarement et pour repousser leur fausseté. Et on demande à Allah qu'il donne victoire à sa religion et qu'il fasse euh, que sa parole soit au-dessus de toute autre parole. Donc ça c'est cette fatwa là. Et ensuite il y a une autre fatwa qui a été posée au Sheikh euh, Bin Rachim Mahollah, et ça c'était en fait adressé la, au comité permanent pour la recherche scientifique et pour les fatwas en Arabie Saoudite. Et parmi les membres de, cette, de ce comité là euh, qui ont signé cette fatwa, il y a le Cheikh Abdul Aziz al Sheikh, le Cheikh, cheikh Saleh al Fogdan et le cheikh Bakra Bouzaid. إيه إيه قرأت لسمحتكم عدة فتاوى تحطون عليها طالب العلم للقروج مع جماعة التبليغ والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثير ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل التحلق في المسجد كل شخصين او اكثر يتذاكرون العشر الصور الاثيره من القران والمواظبه على هذه على هذا العمل بهذه الطريقه في كل مره نخرج فيها والاعتكاف يوم الخميس بصفه مستمره وتحديد ايام وتحديد أيام للخروج وهي ثلاثه ايام في الشهر وأربعين يوما كل سنه وأربعة أشهر في العمر والدعاء الجماعي المستمر بعد كل بيان وكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما يا شيخي الفاضل أنه من الصعب تغيير هذا المنهج Bon, euh, la question est très longue, parce que en fait, dans la question, il y a des clarifications de certaines innovations, c'est pour ça que c'est plus long, mais le chef, la question est posée au Cheikh, et ça dit, j'ai lu de de votre part plusieurs traités dans lesquels vous incitez les étudiants de, de, de sciences islamiques à sortir... Avec le groupe de Jamaat Tablir. Alhamdulillah, nous sommes sortis avec eux et on a profité beaucoup. Toutefois, oh mon cher, on, on, euh, on a remarqué qu'ils font certaines actions qui ne sont pas dans le livre d'Allah ni dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces, ces actions-là, le fait de se réunir en cercle dans la mosquée, deux personnes ou plus, pour se appeler les dix derniers sourates du Coran et de faire ça, de, de faire ce genre de choses avant chaque fois qu'on veut euh, sortir, aller appeler les gens, ok Et euh, également de faire efficace, euh, c'est-à-dire d'aller dormir dans, et prier la nuit dans la mosquée euh, chaque jeudi et d'une façon continuelle. Également de délimiter ou de de spécifier euh, des jours, pour euh, un nombre de jours pour sortir avec, euh, avec eux, comme par exemple trois jours par mois, quarante euh, jours par année, et quatre mois dans notre vie, de sortir trois jours par, euh, par mois, comme ils disent, il faut que tu sortes trois jours par mois, à chaque mois, il faut que tu sortes quarante jours dans une année, et il faut que tu sortes Euh, dans la vie entière, faut que tu sortes au moins 40 jours. Hein. Et ça, ça n'a aucune référence, bien entendu, dans la Sunna. Euh, de faire le doigt en groupe, d'une façon euh, continuelle, c'est-à-dire de le faire après chaque Bayan, Chaque fois qu'ils font un Bayan, qu'ils se lèvent pour parler, et après chaque Bayan, là il y a une personne qui va commencer à faire un, euh, la bid'a, de faire un doigt, en levant les mains, puis il fait le doigt à haute voix puis tout le monde va lever ses mains, puis il répète Amin, Amin, Amin, après chaque fois que euh, la personne a demandé quelque chose à Allah, et ça bien entendu, c'est <coughs> une innovation, c'est une bid'ah, parce que le droit, ça se fait pas en groupe à voix haute de cette façon-là, et surtout pas après chaque euh, fois qu'on fait un bayan ou des trucs comme ça, ou un cours ou des choses de ce genre. Donc euh, ils ont dit après au Cheikh, ils ont dit, Cheikh, Oh mon cher, ces choses-là, euh, on est sorti avec, avec les gens de, cette, de ce groupe et on a vu qu'ils font ces choses-là, mais nous, on n'a pas su comment on doit agir avec eux quand on voit qu'ils sont en train de faire ces choses-là qui ne sont pas mentionnées dans le Coran et dans la Sunnah, Donc, euh, on, et non seulement ça, c'est que, oh mon cher, vous savez que c'est très difficile de changer ces choses-là et de changer leur manhaj et de changer leur voix, donc euh, on aimerait euh, avoir une clarification de votre part, et le Cheikh a répondu en disant, ce que vous avez mentionné parmi les, les exemples que vous m'avez mentionnés de, de ce groupe-là, sont toutes des innovations, des buddhahs, et il n'est pas permis de participer à ces buddhahs-là jusqu'à ce qu'ils reviennent au manhaj du Qur'an et de la sunna et qu'ils abandonnent les innovations et les bid'a' okay? donc ça c'est une réponse à cette grande question et là il y a une autre question aussi <coughs> qui a été posée encore au Sheikh bin Baaz euh, la question c'est « Nesma'u ya samahat al-Sheikh an jama'at al-Tablih wa ma taqoomu dihi min da'awatin fa hal kansohni bil khirati fi hadihi al-jama'at Mas -gadakum. Mas -gadakum. Euh, pardon. Euh, donc, on entend beaucoup parler, oh, euh, notre chef, euh, on entend parler du groupe qui s'appelle Jamaat à toutes tablir, et on entend qu'ils font euh, du da'wah. Est-ce que vous me conseillez de, de, de rentrer dans ce groupe-là Euh, J'aimerais avoir euh, une, une orientation à ce sujet-là et un conseil que Allah au votre récompense. Et donc le cheikh il a répondu, Cheikh Dundas, il dit jawab la réponse kullu man daa ila Allah fa huwa muballigh dal bi anni wa law aya. Mais la communauté de al-Ma'roofa al-Hindiyya عندهم خرافات وعندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا انسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم أما إذا خرج يتابعهم لا شيء في كل شخص يقول لجاء الله يكون مبلع هذا ذلك كيفية le l'établir, c'est-à-dire qu'il transmet le message d'Allah, toute personne qui appelle déjà à Allah, il fait l'établir, ok Donc ça, c'est quelque chose pour tous les musulmans, C'est pas pour ces groupes-là, c'est toute personne qui a du ilm, il peut le transmettre, comme le Prophète a dit c'est-à-dire transmettez même un seul verset, si vous le connaissez, transmettez-le, mais le groupe qu'on appelle aujourd'hui Yamat Tablir, qui, qui vient de l'Inde à l'origine, eh bien ils ont toutes sortes de superstitions et toutes sortes de bid'a et de formes de shirk qu'ils font, donc ce n'est pas permis de sortir avec eux, excepté pour une personne qui a du ilm, qui est capable de, leur, de, de, leur, de les critiquer et de refuter ce qu'ils font, hein, et de leur enseigner la bonne voie. Tout, toutefois, s'il si va si va avec eux dans le but de les suivre et de faire comme eux, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de sortir. Il ne doit pas sortir avec eux dans ce cas-là. Et le Sheikh il dit: اهل الاهل بصيره واهل علم يخرج معهم للدعوه الى الله او انسان عنده علم وبصيره يخرج معهم للتبصر أو للتبصير والانكار والتوجيه الى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب اهل السنه والجماعه دونك للشيخ الذي ان صوته Et, un manque de connaissances. Donc, si c'est un autre groupe qui ça veut dire est un groupe qui appelle à la science, et qui appelle à l'islam, et qui ont du ilm, et qui appelle avec ilm, on peut sortir avec eux pour appeler les gens à Allah si ils suivent les principes de Ahl Sunnah ou puis ils appellent les gens à l'islam de la bonne façon, sans faire de bid'ah, sans faire des innovations, sans faire de, de groupes et des trucs de ce genre. Toutefois, Si euh, c'est un, une personne qui a de la connaissance, qui est capable de sortir avec eux pour leur faire comprendre, pour leur faire connaître, pour dénoncer leurs leur égarements et leurs innovations et pour les réfuter et le, les, leur enseigner et les orienter vers le bien et leur apprendre euh, leur religion comme il faut pour qu'ils abandonnent leur fausseté et leur mauvaise voie et pour qu'ils euh, acceptent La voie de Ahmed sumal jamaat dans ce cas-là, oui, mais sinon, c'est pas permis pour une personne en dehors de ça d'aller avec eux. Et, bien, c'est des gens qui, comme on dit, ils ont plein de dudas et de superstitions. Donc, comme on va voir tout à l'heure, il, il y a beaucoup d'exemples qui vont être mentionnés, Inshallah. Cheikh, on a posé la question encore une fois au chef de kharaj Rabat jamaat diyama a s'établir, l'Inhind, au Pakistan. وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي هل أعيدها وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن لذلك نسألت ذلك الشيخ ونسألت et on se réunissait et on faisait la prière dans une mosquée dans laquelle il y avait une tombe. Et il dit, j'ai entendu que la prière dans la mosquée dans laquelle il y a une tombe, et c'est une prière qui est, qui est nulle, c'est-à-dire elle n'est pas valable, parce qu'à cause de, de que dans, dans cet endroit-là il y a une tombe. Donc est-ce que je dois refaire ma prière Qu'est-ce que vous en dites Et euh, c'est quoi le verdict au sujet de dans l'islam, au sujet de sortir euh, avec eux dans de tels endroits. Donc, le cheikh, l'Albaz, il a répondu, il a dit, « Bismillah wa alhamdulillah » au nom d'Allah, et « louange à Allah »« Amma ba'd <coughs> » Ensuite, la, le groupe de Jama'at-Tabli, il dit, « فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيره بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة أهل والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم إلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنه رزق الله رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه اما الصلاه في المساجد التي فيها القبور فلا تصح ولا فلا تصح والواجب عليك اعاده ما صليت فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا, اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقوله صلى الله عليه وسلم الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك الاحاديث في هذا الباب كثيره والله بالله وبالله التوفيق wa sallallahu ala wa mohammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bon on a donc le cheikh a répondu il a dit le groupe de jamaat tablih n'ont de connaissances dans les questions de la aqida donc c'est pas permis de sortir avec eux excepté pour une personne qui a une très grande connaissance et une très grande compréhension de la aqida correcte et euh, qui connaît les positions de Ahl Sunnati wal Jama'a dans l'Aqidah pour pouvoir les orienter et pour pouvoir leur donner le bon conseil et pour pouvoir coopérer avec eux dans le bien. Car ce sont des gens qui sont très motivés pour faire des actions. Toutefois, ils ont besoin de plus de connaissances et <coughs> ils ont besoin de, euh, des ulama du Tauchi et de, des ulama de la Sunna pour leur faire connaître ce qu'ils ignorent de ces principes-là et que Allah donne à tous la connaissance et la compréhension de la religion et la fermeté dans la religion. En ce qui concerne le fait de faire la prière dans les mosquées dans lesquelles il y a des tombes, alors ça, il, le chef il dit que ces prières-là ne sont pas valables et l'obligation pour celui qui a prié dans une mosquée dans laquelle il y avait une tombe, c'est de refaire sa prière, hein, refaire la prière qu'il a faite dans cette mosquée-là. Donc si tu rentres dans une mosquée, tu trouves qu'il y a une tombe, Hein, tu ne dois pas prier dans cette mosquée-là, tu dois aller dans une autre mosquée. Ou bien, si euh, tu as, fait déjà, ta mosquée dans, t as, t as déjà fait ta prière dans cette mosquée, tu ne savais pas qu'il y avait une tombe, et après tu as appris qu'il y avait une tombe, tu dois refaire ta prière. D'accord Parce que ta prière que tu as faite dans cette mosquée-là, elle n'est pas valable. <coughs> Même s'il y a bien longtemps. La preuve de ça, c'est la parole du Prophète, dans laquelle il a dit Allah a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées, ils ont prié dans les lieux où ils ont enterré leurs prophètes, ok, ils ont pris celui-là pour aller faire leur prière. Et euh, les paroles également, une autre parole du prophète celui-là c'est rapporté par Al-Bukhari, maintenant il y a un autre hadith qui est rapporté selon le Muslim qui dit, euh, ceux qui étaient avant vous, certes ils prenaient leur, les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme étant des des lieux de prière et des lieux pour, comme des euh, des lieux de culte. Alors ne prenez pas les tombeaux pour faire des lieux de prière ou des lieux pour aller faire la prière comme des mosquées ou autres, parce que je vous l'interdis. Donc il y a beaucoup de hadiths, le dit, il y a beaucoup de hadiths qui sont apportés à ce sujet-là, et actuellement dans le monde musulman malheureusement beaucoup de musulmans ont contredit cet ordre là du Prophète et ils ont, ils ont mis des tombeaux, des tombes, ils ont construit des tombes où ils ont enterré des hommes dans la mosquée. Hein, il y a la mosquée, puis là ils font un trou au milieu, puis ils enterrent le, le le le gars dans la mosquée. Ou bien ils ont construit carrément sur la tombe une mosquée, par-dessus la tombe. Hein, et donc ça, ça a été interdit par le prophète, et la prière dans ce genre de mosquée-là est interdit. Si Euh, la mosquée a été construite sur la tombe. On doit détruire cette tombe, euh, détruire cette mosquée. Elle doit être détruite. Si on a enterré le monde dans la mosquée et la mosquée existait avant, avant la tombe, dans ce cas-là, cas qu'est-ce qu'on fait On enlève la tombe, et on la sort, on la sort, on la, on la met ailleurs et on garde la mosquée. D'accord Ça c'est qu ce que les ulama ont dit à ce sujet-là. Et euh, On a posé une autre question aussi au Cheikh, ça c'est parce que les gens de Jamaat Tablir connaissent pas la ils ne connaissent pas la bonne Aqidah, et donc à cause de ça, ils laissent les gens faire des erreurs comme ça dans la région, ils sont dans des mosquées où il y a des tombes, et même dans leur centre là, en Inde où ils ont enterré leur, leur fondateur, ils l'ont enterré dans, à côté de la mosquée, donc c'est juste pour vous dire dans une pièce reliée à la mosquée, hein. donc c'est pour dire que... hein? Ouais, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont ils ont mis dans un coin de la mosquée ou quelque chose comme ça les les tombes du fondateur, de sa femme et de ses fils. Donc euh, il y a beaucoup d'autres comme ça même aussi en Afrique. Euh, Ahmed Bamba qui est enterré dans une dans une dans sa mosquée et plusieurs comme ça. Hein, euh, dans d'autres pays comme en Syrie, en Liban et non en Syrie je crois, il y a des soufis qui ont été enterrés dans les mosquées. Il euh, y a une place même à Damas, je pense, où supposément le prophète euh, Zach, euh, Yahya, ils ont ce besoin, ça disant, sa tombe dans la mosquée. Puis il y a aussi euh, une des femmes du prophète salam, qui est enterrée là-bas, ou euh, une autre femme euh, Ils s'imaginent comme Shubha, ils utilisent le fait que, euh, la mosquée du prophète Salah-Salam à Médine, eh bien il y a la tombe qui est dans, dans, dans la mosquée, soi-disant. En fait, pas la, la tombe n'est pas dans la mosquée. Et eux, ils savent, peut-être qu'ils ne le savent pas, ou bien peut-être qu'ils le savent mais qu'ils font semblant de ne pas le savoir. La tombe, la, le prophète Salah-Salam ne s'est jamais fait enterrer dans la mosquée. Ça, il y a une chose qu'ils doivent comprendre. Le prophète wa sallam n'a jamais été enterré dans la mosquée. Il a été enterré, à l'époque, à côté de la mosquée, là où il est mort. Parce que le prophète wa sallam est mort dans la chambre de, dans sa, la maison de Aisha. Et la maison des femmes du prophète wa sallam était toute une à côté de la était toute une derrière l'autre, collée à, sur la mosquée. D'accord? le prophète wa sallam est mort dans cette maison-là. Et, euh, les Sahaba, Comme Abu Bakr se il a dit qu'il a entendu le prophète alayhi qui disait, les prophètes sont enterrés là où ils meurent, Donc, ils l'ont enterré, le prophète sallallahu alayhi sallam, ils l'ont enterré là où il est mort. C'est-à-dire dans la maison d'Aisha radiallahu anha Et à l'époque, cette maison était séparée de la mosquée. D'accord? Et qu'est-ce qui est arrivé des siècles, un siècle plus tard, plus tard, je pense, ou quelques, des années plus tard, euh, il y a un des khulafa qui a fait qui a fait expandre la mosquée, qui a fait une expansion de la mosquée vers, vers l'est, et donc ça ça a fait en sorte que la maison d'Aïcha a été incorporée dans la mosquée. D'accord Et donc c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on voit qu'il y a l'endroit où, euh, dans la mosquée du Prophète il y a la maison d'Aïcha qui est là, euh, à, à, à, du côté est de la mosquée, puis Après, par la suite, après le Khalifa le, le, le en question, qui a fait l'expansion euh, vers l'Est de la mosquée, qui a inclus la maison d'Aïcha, il y a eu un, un, un des dirigeants de l'Égypte à une certaine époque, comme je pense vers les années 500 ou 600, qui a fait construire un dôme vert pour mettre par-dessus la chambre d'Aïcha, et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui ah, ah, quand on va à Médine, on va voir qu'il y a un dôme vert sur la mosquée. Ça, bien entendu ce n'est pas permis dans l'islam de construire ça sur la tombe de quelqu'un et c'est une bédale. Toutefois, tu vois qu'il y a beaucoup de gens parmi les soufis et ils prennent, ça, ils prennent ça comme un signe, comme un signe, tu vois par exemple dans les photos qu'ils mettent sur les, euh, sur les livres ou sur les cassettes ou dans les sites internet des fois, vous voyez toujours le tombe vert et devenu, ils prennent ça comme un symbole de l'islam ou des trucs comme ça alors que c'est une bédale c'est une innovation. Il y a également, euh, par exemple, il y en a qui mettent des turbans verts et des, et des euh, chapeaux verts sur la tête, comme pour représenter le dôme. Ils mettent ça sur leur tête. Ouais, ça existe jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que ça, c'est des exemples de choses qui sont contraires à la somnolence. Et si, et si, ça, si vous allez à la mosquée du Prophète ou à Mecca ou à Medina vous allez trouver dans la mosquée beaucoup de bidards ont été mis dans la mosquée depuis les périodes des turcs ou avant les turcs euh, qui ont été faites là-bas, et ça ne veut pas dire que ces, ces bid'ala sont là, que les ulémas les acceptent et qu'ils sont corrects. Hein Vous allez trouver plein de choses qui sont contraires à l'islam. La... Les bid'ala c'est des innovations, des choses que les gens font qui ne font pas partie du Coran, qui ne sont pas dans le Coran, qui ne sont pas dans la Sunna. Les gens ils font ça, mais ça ne fait pas partie de l'islam mais eux ils ont inventé ça, d'accord Donc euh, par exemple ils mettent des tapis avec plein de décorations dessus, hein, des tapis avec plein de dessins, des trucs, hein, des motifs, oui quand tu fais la prière tu es en train de regarder les motifs et tout ça, ça, ça distrait de la prière, une fois le prophète il a prié avec un vêtement qui avait des lignes dessus il a dit, après avoir prié, il a enlevé, il a dit euh, enlevez-moi ça parce que ça me dérange de la prière. Donc c'est juste pour dire que si c'était le cas pour ce genre de vêtements là ou ce tapis-là, imaginez euh, pour… Euh, il, y a, euh, il y a des tapis qui, hein, qui sont remplis de dessins, sans, sans oublier qu'il y a plein de des lanternes et des lumières euh, d'or et des, des décorations noires et tout ça partout, ça aussi c'est des exemples de décorations de la mosquée qui font partie des choses qui sont interdites aussi. hein. Et donc euh, plein plein d'autres trucs de ce genre, il y a des écritures, des calligraphies, ouais, des versets de calligraphie, des corans ou, ou d'autres sur les murs, la médine, ouais bon, ouais. Donc c'est pour ça, il faut être, euh, il faut être préparé, c'est-à-dire quand tu vas là-bas, si tu vas là-bas, tu ne vas pas t'imaginer que tout est en accord correct 100%. Donc, mais les ulama, ils savent que ça, c'est des choses contraires. mais Toutefois, peut-être qu'ils n'ont euh, pas été capables de le changer. Hein, ils ont vu que de le changer, peut-être, ça allait amener plus de mal que de bien, donc ils ont préféré peut-être le garder. Sinon, bien, ils, ils, ils ont sûrement une raison, une explication valable pour tout ça. Euh, donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Maintenant. Euh, oui. Donc, où en étais-je? Oui, donc c'est ça. Le fait que la maison, donc, du prophète, la, la maison de, que le prophète Sassoum soit enterré dans la maison d'Aïcha, et que, et que cette maison-là maintenant, aujourd'hui, est incorporée dans la mosquée, ça ne justifie pas qu'est-ce que c'est genre de bédard aujourd'hui parmi les Soufis à fond dans les pays musulmans de construire des tombes dans les mosquées ou de construire des mosquées sur les tombes. Hein aussi أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة فهل جمعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعه الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاه الأمور وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل الجواب تدخل في الثنتين والسبعين في الثنتين والسب والسبعين من خالف عقيدة أهل السنة في دخل في الثنتين والسبعين المراد بقوله أمتي أي أمة الاستجابة أي استجابوا له واظهروا أتباعهم وأظهروا وأظهروا اتباعهم له ثلاث ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة وسبعين ثلاث وسبعين فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه واثمينتان وثبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام ذوق Et on lui a posé la question euh, au Cheikh euh, le Hadith qui parle de, de la division de la Ummah en 73 sectes 73 seront euh, en enfer euh, 72 seront en enfer excepté une euh, est-ce que la djama, le groupe de Jamaat Tablir et le groupe des ikhwan muslimi, euh, le groupe de Jamaat Tablir qui possède des, innovations et des formes de shirk. Bon, oh, yarhamukallah. Et la jama'at des ikhwan muslimis, du fait aussi qu'ils ont, euh, qu'ils se re -re regroupent, qu'ils se mettent en groupe, hein, ils s'organisent en groupe, et qu'ils euh, divisent l'autorité, ils rejettent l'autorité des dirigeants, ils se mettent contre les dirigeants, et ils refusent d'obéir et d'écouter. Est-ce que ces deux groupes-là font partie des 72 sectes des garments? Maintenant, le Cheikh Ibn Baz, il a rempli, euh, il a répondu à cette question et il a dit que les 72 euh, incluent tout, toute personne qui a opposé la de Ahlus Sunnah al Jamaa. Donc, toute personne qui oppose l'akida de Ahlus Sunnah al Jamaa, il entre dans les 72 sectes. Euh, et quand le Prophète wa sallam, il dit de ma Ummah, il parle de la Ummah qui a répondu à l'appel. Die a accepté l'islam. Parce qu'il y a Ummad al-Da'wah et Ummad al-Istijaba. Ummad al dawa ça inclut tout le monde, les non-musulmans et les musulmans, ceux qui sont appelés à accepter l'islam. Puis il y a la Umma, Ummad al-Istijaba, c'est la Umma qui a accepté le message de l'islam. En dans ce groupe-là, on parle des, des musulmans uniquement, et donc le chef il dit que quand le Prophet sallam a dit de me, 72 sectes de Mahouma vont être en enfer, excepté une, dans 73 sectes de Mahouma, Mahouma se divisera en 73 sectes, et qu'une seule ira au paradis, puis que les autres iront en enfer, il dit que ça c'est la oumma de ceux qui ont accepté le message, qui ont répondu à l'appel, et ils ont montré qu'ils suivaient l'islam, donc ils sont 73 sectes, une seule qui sera sauvée, le groupe qui sera sauvé c'est celui, celui qui a suivi la soudna du prophète et qui s'est tenu droit et ferme sur la religion, et les 72 autres c'est euh, différentes sectes, parmi eux il y en a qui sont des coufards, il y en a qui sont des pécheurs et il y en a parmi eux qui sont des innovateurs, donc ils sont en différentes catégories et différents degrés.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 et Ikhwan sont parmi les 72 sectes qui sont en enfer Le Cheikh a répondu, il a dit oui, ils sont parmi les 72, comme les Murdjia ah et d'autres, comme les Murdjia ah et les Khawarij, certains des ulama disent que les Khawarij sont des Kuffar et qu'ils sont en dehors, euh, mais la vérité c'est qu'ils sont à l'intérieur des 72 sectes, euh, ils sont, il dit, « Certains ulama disent que les ils sont des kuffars, qui sont en dehors de l'islam, toutefois ils font partie des 72 sectes. Ça c'est l'explication du Cheikh, c'est pris d'une cassette doro Alimam Sharh al-Muntaqa, c'est euh, les cours du Cheikh qu'il a donné qui sont pris de l'explication du livre al-Muntaqa, al et euh, aussi c'est dans Al-Majdjan Salafiya, Salafi, euh, le, la page 48. Donc, il euh, Ça fait euh, l'édition septième édition, 7e édition euh, de 1422. 1422, ça fait quelques années. Hein. Ça fait six ans environ. Non, il est certain. Bien, les Lama, ont dit que les Khawaris sont des coufores, mais ils disent que. Non mais il se base là-dessus il se base sur la parole du Prophète sal sallallahu alayhi wa qui a dit à propos des Khawarij, euh, hein, il sort de la religion, il sort de l'islam comme il sort de l'islam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Khawarij qu'il quitte l'islam comme la flèche quitte son arc. Donc, il se base là-dessus pour euh, comparer les khawaj, pour dire qu'ils sont kuffars, mais comme comme euh, ça a été rappelé, c'est que ce n'est pas euh, l'opinion unanime de tous les ulama, il y a des ulama, la plupart des ulama qui disent qu'ils ne sont pas kuffars, d'accord Ok, donc euh, on a vu ça maintenant, et euh, aussi j'aimerais spécifier un point à ce sujet-là Euh, au sujet des 72 sectes, c'est qu'il y a des gens qui s'imaginent que pour, faire, pour sortir des, des, de Al-Sunna Wadjama ou, al ou pour sortir de la Da'wa Salafia, il faut avoir plusieurs erreurs ou il faut être membre d'une secte claire ou être dévié complètement de la Sunna. Toutefois, comme les Ulama l'ont expliqué, ce n'est pas nécessaire que quelqu'un ait contredit dans tous les aspects pour qu'il sorte de la Sunna. C'est suffisant pour une personne de contredire Ahl Sunnati Wal Jama'a et de contredire la Darwa Salafia dans un parmi les fondements de la Sunna et parmi les principes de la Sunna pour que quelqu'un soit considéré comme un Moukada' et pour qu'il soit considéré comme étant en dehors de Ahl Sunnati Wal Jama'a. Comme par exemple euh, quelqu'un qui avait une Bid'a d'Al-Qadra dans la prédestination même s'il avait une croyance correcte dans le tawhid, même s'il a une croyance correcte dans les noms et les attributs d'Allah, même s'il a une croyance correcte dans les autres aspects de l'islam, le simple fait qu'il ait une mauvaise croyance dans Al-Qadr et qu'on lui a donné l'explication et qu'il a persisté à suivre l'erreur, ça fait de lui qu'il est en dehors de la sunnah. Ou bien comme quelqu'un par exemple qui est sur la sunnah dans tous les aspects de l'islam excepté la question des noms et des attributs d'Allah, il a dévié, et eh bien il n'est pas salafi, même s'il si est en accord dans, euh, avec Ahlussuna al-Jama'a dans les autres aspects. Ou bien si quelqu'un par exemple, oh ouais, c'est ça, comme par exemple, c'est ça, le fait de sortir par exemple quelqu'un qui dit, oui moi je crois, je suis correct dans l'asthme en stifat, je dis, j'affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, quand on me demande, oui Allah, je dis, il est au-dessus de son trône, tel qu'il s'est décrit lui-même, toutefois Quand c'est une question de parler au sujet de l'obéissance aux dirigeants musulmans, même s'ils sont désobéissants, là tu vois que la personne, elle dit non, elle veut faire le des hukkars et elle veut appeler à la révolte des, contre les dirigeants, parce qu'ils sont injustes ou parce qu'ils font des péchés. Et donc ça, ça montre que cette personne-là, ne fait pas partie de l'Ahl Sunati wal jamaa parce qu'elle s'est opposée à un des fondements et des principes de l'Ahl Sunati wa jamaa Donc ça c'est un principe très important à comprendre qui fait en sorte que beaucoup de jeunes maintenant qui ont commencé à suivre la voie des salaf et le manhaj des salaf dans l'Aqida et dans les autres aspects, hein, ils ont accepté certains aspects dans le tanchi et dans les fondements de l'Aqida. Toutefois dans le manhaj comme par exemple l'attitude la envers les poukam, l'attitude envers les jeunes bidah, l'attitude envers les groupes, l'attitude euh, en ce qui concerne euh, y a les, Beaucoup de choses de ce genre, ils ont une attitude contradictoire. Donc, dans des cas comme ça, tu vois qu'ils ils pensent qu'ils sont salafis, alors qu'ils n'ont pas encore accepté tous les aspects de la dame salafia, et ils opposent les fondements de sal la salafia. Donc, dans, ce, dans un cas pareil, c'est important de comprendre que pour sortir de la, le, du groupe sauvé, ce n'est pas, pas suffisant juste d'accepter certains principes, mais il faut les accepter tous. Et il faut euh, donc revenir à la voie des salaires sur tous les aspects de des, des principes et des fondements de Ahlus Soumatim al et non pas certains, euh, certains seulement et euh, abandonner les autres. Donc euh, c'est ça. Après le chef, il y a une autre question qui a été posée au chef Al-Albani au sujet de Jamal Tablir, Et donc on va lire sa réponse. On va lire la réponse du chef Al-Albani au sujet de Jamad puis probablement que pour aujourd'hui ça va être ça, on va s'arrêter avec cette fatwa puis on continuera la semaine prochaine avec euh, ce sujet-là inchallah parce que de toute façon il y a beaucoup d'autres fatwas ouais, qui vont suivre par la suite. Euh, ouais, il reste encore, euh, je dirais, une bonne quantité de fatwas de différents chuyaux On n'a pas encore lu. Donc, on a posé la question, maintenant, au Cheikh Al-Albani. Donc, so on a posé la question au Cheikh Al-Albani. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de Jamaat Tabnir, le groupe Jamaat Tabnir? Et est-ce qu'il est permis à un, un étudiant, ou quelqu'un qui cherche le rime de la Sharia, de sortir avec eux? sadiyan pour vouloir appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala dont le cheikh l'a répondu il a dit jama'atu at-tabligh la taqumu ala manhaji kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ma alayhi salafuna as wa idha kana al-amru kadhalik fa la yajuz al-khuruj ma'ahum fi ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله Le groupe de Jamaat Tablir ne se tient pas sur les fondements des, des principes du Qur'an et de la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne suit pas l'exemple des salafs salih. Donc, si, si la situation est ainsi, eh ce n'est pas permis pour une personne de sortir avec eux hein, et d'aller avec eux. Parce que c'est en opposition avec notre manhaj, dans la façon de transmettre le, la voix des Salaf salihs. Donc si tu veux sortir pour faire le dawa, c'est seulement les, les savants qui sortent pour faire le darwa puis pour appeler les gens euh, à la connaissance et à l'islam, mais sinon les autres personnes qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas de connaissance de la religion, ils ne doivent pas sortir avec eux, ils ne doivent pas sortir euh, avec eux pour aller ou bien sans eux, ni non, ni, ils ne doivent pas sortir du tout. Pour aller, prêcher l'islam, il doit commencer par rester chez lui, puis commencer à apprendre sa religion dans les cours qui se donnent dans les mosquées, jusqu'à ce qu'il soit parmi les gens qui ont de la connaissance, qui sont, qui sont des ulama, et qui vont faire leur devoir dans le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, اذا ان يدعو هؤلاء في عقر دارهم dat تعلم الكتاب والسنه والدعوه ودعوه Wa اليها donc dans les cas, pareil. si on sait que comme ça, la réalité de moet لا سوي بيا لا خاضر، وهم يعني جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام، لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام، بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة ولذلك فهم اشبه ما يقولون بجماعه الاخوان المسلمين فهم يقولون ان دعوتهم قائمه على الكتاب والسنه ولكن مجرد كلام فهم لا, فهم لا عقيده تجمعهم فهذا ماتوريدي وهذا اشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له وذلك لان دعوتهم قائمه على مبدا كتل, كتل جمع ثم سقه والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وما نبغى فيهم عالم أما نحن فنقول ثقف ثم جمع حتى يكون التجمع على أساس مبدأ لا خلاف فيه Donc, le chef, il dit que Yamat Tabnir, eux, quand ils parlent de da'wah, de faire da'wah à Allah, d'une façon générale, c'est pas ça ce qu'ils veulent dire en réalité. Parce qu'ils considèrent que d'appeler réellement au Quran et à la Sunnah, tel qu'on le fait, ça, ils considèrent que ça divise les musulmans, comme j'ai expliqué la dernière fois. Ils disent que si appelles les tawhis, tu appelles au et puis tu expliques les fondements de l'islam, puis la, la Sunnah, ça va diviser les gens parce que en fait, comme tu vas voir, le chef il va l'expliquer, ils sont contre cette dawa là. Et donc pour eux, le dawa c'est d'appeler à leur groupe. Okay et le chef donc il dit, euh, ils sont un peu semblables au groupe des Jama'at, les, les frères musulmans, les frères musulmans, parce qu'ils disent que leur da'wa, eux aussi ils prétendent que leur dawa est sur le Qur'an et sur la sunnah. En fait, tout le monde, tous les groupes, toutes les sectes, quand ils parlent de leur groupe Ils disent toujours, nous suivons le Coran et la Sunnah. Mais ce n'est que de la, des paroles. Ce n'est que des paroles. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune aqidah qui les réunisse. Il n'y a aucune aqidah qui les réunisse. Parce que parmi eux, il y en a qui sont maturidi, d'autres qui sont asha'ira, d'autres qui sont soufis, hein, et donc qui n'ont pas de manhab du tout. Ils n'ont pas de voix du tout. Donc, c'est <coughs> quoi le fondement de cette da'wah dans ce cas-là S'ils si ne vont pas, pas enseigner une aqidah, fondamentalement, Et qu'ils ont toutes une haqida différente. Ils ont tous une haqida différente. Donc, sur à quoi ils nous appellent? Puisque la haqida, la croyance, la haqida, la croyance c'est la haqida, La c'est la croyance. C'est ça le fondement de l'islam. Donc si tu n'appelles pas les gens au fondement de l'islam, sur quoi tu vas les réunir? Sur quoi tu vas les unir entre eux? Sur rien. Et c'est ça que le cheikh explique. Il dit que eux, leur principe c'est quoi? rassemble les gens puis après tu leur donnes une tu les cultives hein, tu les rassembles ensemble après tu les cultives ok tu les éduques soit disant tu leur enseignes leur une, une certaine culture et le chef il dit que la réalité c'est quoi c'est que ces gens là ils n'ont en réalité aucune culture aucune connaissance donc on voit que oh, un demi siècle Depuis qu'ils existent, ces, ces groupes-là, depuis un demi-siècle, et on n'a pas vu un seul savant apparaître de parmi leurs rangs. Aucun savant sortait de parmi leurs rangs. Donc ça veut dire que, en réalité, c'est juste de réunir les gens, puis de euh, allez, rassembler les gens physiquement, mais de ne pas leur, leur donner des fondements et des bases. Et le dit il dit Amma dan kun je d'accorden, soms het contraire. On dit: enseigne aux gens, donne aux gens une culture, une connaissance, après réunis-les. Parce que tu, veux que tu veux unir les gens sur une base, sur un fondement, sur des principes, sur lesquels tout le monde est d'accord. C'est pas juste eh dès dès va s'unir puis on n'est pas d'accord en Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la da'wa de tablir, c'est un groupe soufi contemporain ça c'est leur, leur réalité, c'est ça, c'est qu'ils sont du Souf, un groupe soufi contemporain. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on décrit quelqu'un comme étant soufi, c'est suffisant comme point pour le discréditer. On n'a même plus besoin de dire autre chose à son sujet, c'est suffisant pour montrer qu'il est égaré et dévié de l'Islam, au bien qu'il est euh, allé sur une bid'a ou dans l'égarement. Donc ça c'est très important de comprendre. Et Et le chef il dit qu'ils appellent au bon comportement, à la hein, mais ils ne prennent pas une importance ou ne considèrent pas que c'est important de corriger les fausses croyances qui sont répandues dans la société. Donc, quand c'est le temps de corriger les croyances des gens, ils ne disent rien, et ils ne bougent pas. Hein. Donc, pour eux, ils ne vont pas parler de ça parce qu'ils prétendent que si tu parles de ça, tu vas diviser les gens. Hein, et si imaginez Si la bonne croyance divise les gens qu'est-ce qui va les unir le mensonge hein donc c'est assez mauvaise compréhension que c'est là on jarrat bayna al sa'id al wa ra'is pakistan annahum wa al en je is ook aan om te het frère, de al-Hussein, chef échanges. Euh, et euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a réalisé à, à partir de ces lettres-là qui se sont écrites que ces gens-là appellent à plusieurs euh, choses qui font partie des, des, des bid'a' et des formes de shirk et des formes d'égarement, de, comme par exemple, ils, qu ils considèrent que c'est permis par exemple, de, de, par exemple, de demander euh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam au secours, ou des trucs comme ça, après sa mort. Et beaucoup d'autres choses de cette catégorie-là. Et euh, ils demandent également à leurs euh, leur fidèles de faire une, une, un serment d'allégeance à une tariqa soufia. Parmi les quatre tariqas qu'on a mentionné tout à l'heure, et parmi elles, la tariqa d'Aqshbandiya. Donc, chaque tabliri doit faire une bai'a à une de ces, un de ces fondements-là. Et, euh, bien entendu, C'est pas à chaque tablier, dans le sens d'une façon générale. Parce que, il y a dans Djamat Ablir des niveaux. C'est pas tout le monde qui sont au même degré. Il y a les Amirs, les Oumara de Djamat Ablir qui sont, eux, qui sont reliés directement au quartier général de Djamat Ablir. Ils doivent se rapporter régulièrement, puis ils ont, eux, une bai'a avec le fondateur, les, les responsables du groupe en aide. D'accord? Après, il y a d'autres qui sont en dessous puis qui sont en dessous, donc c'est pas tout le monde qui est au même degré, donc c'est pas tout le monde qui doit faire nécessairement une beira, euh ouvertement ou officiellement, mais au niveau plus de, plus haut de ce groupe-là, il demande effectivement aux gens qui suivent ce groupe de faire un serment une d'alléhance, d'accord euh, Donc ça c'est déjà encore là un principe d'égarement. Après le shaykh dit, « waqad هذه عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله بل ربما أسلم على أيديهم أناس غير المسلمين أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاتدة لا يعرف شيئا من السنة بل ياكل أموال الناس بالباطل ومع ذلك فكثير, فكثير من الفساق يطوبون على يديه فكل جماعة تدعو إلى الخير لا بد أن يكون لهم تبع ولكن نحن ننظر إلى الصميم وإلى ماذا يدعون هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وعدم okay. donc le للمذاهب il a répondu vraiment clairement il a expliqué il a dit Quelqu'un pourrait bien se demander hein, Pour dire ah mais il y a beaucoup de gens qui ont été guidés à cause des efforts des individus qui sont dans ce groupe-là. Beaucoup de gens parmi des gens qui ne faisaient pas la prière, qui sont sortis avec eux, qui ont commencé à faire la prière, des gens qui faisaient des péchés, qui ont cessé de faire des péchés à force de sortir avec eux. Donc est-ce que ça c'est pas suffisant pour les considérer comme étant des gens corrects et pour nous permettre de de de sortir avec eux hein, même que certains parmi les non musulmans ont été guidés à l'islam à travers eux donc est-ce qu'on on peut pas considérer considérer ça comme une, une preuve suffisante pour euh, sortir avec eux et le chef al albani il répond et il dit ça c'est des choses qu'on connaît et on entend toujours ces choses là de la part des soufis hein. les soufis ils disent par exemple tu vas voir un chef soufi qui a une aqida complètement fausse et qui sait rien de la sunna, et ils mangent l'argent la, des, des gens d'une façon illégale, c'est-à-dire ils mangent, ils volent leur argent, ils, prennent, ils leur soutiennent de l'argent, d'une façon malhonnête, et malgré tout, tu vois que parmi euh, les gens qui font des péchés, il y en a qui viennent au Cheikh et qui font une repentance, hein, ils font taubah après avoir parlé avec ce Cheikh. Euh, le dit Donc tout, tout groupe hein, ou organisation qui appelle à quelque chose de bien, c'est sûr qu'ils vont avoir des fidèles et des gens qui vont les suivre, mais on regarde au cœur de qu'est-ce qu'ils appellent, à quoi ils appellent, c'est ça l'important. Est-ce qu'ils appellent à suivre le Coran ou à suivre la Sunnah et à suivre la, la, la croyance des salaf Salish? Est-ce qu'ils rejettent le fait de suivre aveuglément puis de se borner et de s'obstiner à suivre Un madhhab d'une façon fanatique, ou est-ce qu'ils euh, suivent la sunna partout où elle est, et peu importe de qui elle est amenée. Hein. Donc, c'est ça qui va distinguer une, une, un groupe d'un autre, et est-ce qu'il est correct ou non. Et non pas le fait qu'ils font du bien. Et il y a même des groupes qui sont des groupes de chrétiens aujourd'hui, tu vois des non-musulmans qui rentrent, euh, euh, il y a les, parmi les chrétiens et les juifs, et donc même des athées qui rentrent dans des sectes chrétiennes ou des groupes chrétiens, ou qui rentrent avec des, des bouddhistes, qui rentrent avec des juifs, avec des Krishna, avec toutes sortes de sectes religieuses aujourd'hui, et donc le fait que ces gens-là rentrent avec eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien ou qu'ils sont corrects, parce que tous les gens appellent, il y a peu importe quelle religion, il y a toujours des gens qui vont appeler à quelque chose de faire du bien, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, tout ça, ça c'est dans toutes les religions, Et donc c'est n'est pas ça la base, la base c'est le tawhid, la base c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de s'éloigner du shirk et des innovations, c'est ça le fondement, et c'est ça qui distingue entre cette religion-là et les autres, et non pas seulement l'akhlaq et les, les questions de comportement. Donc le il dit que donc, le Jamaat tablir n'a pas aucun, aucune méthodologie scientifique, et leur manhaj, il change d'un endroit à un autre peu importe, là où ils sont, ils s'adaptent à, à l'endroit où ils sont et donc ils changent de couleur selon l'endroit, comme des caméléons. Hein. Ils sont quelque part, ils s'adaptent ils au, au contexte pour être acceptés dans ce contexte-là. Mais ils n'ont rien de ferme, ils n'ont rien de stable. <coughs> euh, donc on va s'arrêter là, puis on continuera ça la semaine prochaine euh, pour continuer encore à clarifier d'autres aspects, des erreurs et des égarements de, de ce groupe-là parmi les paroles des ulama euh, parmi les, les paroles des ulama euh, de ahlu sunnati wal Jamaa Subhanallah wa bihamdi kashful la ilaila ant astafrukawatulin نعم oui parce que le fondateur de Jamaa tablette il était lui-même un soufi Le fondateur des Ékhwanes musulmans aussi était un soufi lui-même. Ok Donc, euh, c'est pour ça que tu vois que ces gens. Saharwadi, Saharwardi, euh, Chesti. Ouais, ouais, c'est ça. Différentes turques, mais tu vois qu'ils ont tous une, une tendance, une façon de s'habiller différente. Puis en Inde et au Pakistan, il y a plusieurs turques il n'y a pas juste une, et ils ont toutes leurs façons de s'habiller, les couleurs différentes des autres. Oui, c'est ça, c'est vrai et En fait, eux, ils ne disent pas le Hadj au Pakistan, ils disent ils, disent, ils disent, ils parlent par exemple d'aller faire le Ch'tima, par exemple, à chaque année ils ont un grand rassemblement de tous les établissements dans le monde entier, ils font ça je pense au Pakistan ou en Inde, à chaque année il y a environ 3 millions de musulmans qui vont là-bas chaque année. donc c'est devenu comme plus grand que le hajj, et il donne au fait d'aller dans cet endroit-là, dans ce rassemblement-là, il, il donne à ça plus d'importance que d'aller faire le hajj, ok Et même il y a un frère, une fois il voulait aller étudier l'islam, il voulait aller étudier l'islam à Médine, et puis quand il a dit à ah, ces gens-là qu'ils voulaient aller à Médine, ils l'ont déconseillé d'y aller, et ils lui ont dit ne va pas là-bas parce que La lumière de Mecca et de Medina, elle a été enlevée de là-bas, puis maintenant Allah l'a mis en aide. Donc c'est là-bas qu'il faut aller maintenant. Tu vois? Et il y en a un, il y en a un qui lui, qui, qui lui, qui essaie de le déconseiller d'aller étudier l'islam, il lui disait, t'as pas besoin d'aller étudier l'islam. Si tu veux apprendre l'islam, tu sors avec nous. Si tu vas apprendre l'arabe, tu vas tout apprendre. Hein, et il y avait un groupe qui sont allés quelque part en aide une fois, ne comprenaient pas l'arabe, Il y avait une baïane en arabe. Là, et, et le, le, la personne qui comprenait pas, les gens qui ne comprenaient pas l'arabe, le groupe qui ne comprenait pas l'arabe, ils ont vu une grosse lumière qui est descendue sur eux, et tout d'un coup ils comprenaient tout. Qu'est-ce que euh, le frère disait en, en langue arabe. Donc c'est des, ex, des exemples d'histoires de qui. Ouais, peut-être. Ouais, est, ça ressemble à ça. Les... Oui, oui, c'est ça. Non, ça c'est des ça c'est des, des sortes de superstitions qui qui se transmettent pour essayer d'éloigner les gens de la science. <Carbonika> <alrededor revenir> <nailed tomatoes> Mm-hmm. Oui, j'ai entendu plein d'histoires. Une fois, il y en avait un qui venait qui, qui de la Malaisie. Puis là, il racontait une histoire. Il disait, une fois, ils sont rentrés dans une mosquée. Il y a des gens qui sont rentrés dans une mosquée. Je ne sais pas si c'était des Sahaba ou quoi. Ou bien si c'était des gens de tablier. Ils sont rentrés dans une mosquée. Puis euh, quand ils ont dit Allah Akbar, le toit de la mosquée s'est soulevé. Hein. Ah, une histoire vraiment incroyable. Il dit, une fois, on était sortis, Fils Abdellah, on n'avait rien à manger. On avait, on avait faim, puis là, on disait, ah, mon frère, on est sur la route, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour manger? Et là, il dit, il y a un frère, il a fait le Doua, et puis là, il y a de la nourriture qui est tombée du ciel, et puis là, on a commencé à manger, hein. Il dit, vous voyez, les frères, quand on met notre confiance en Allah. Donc, des fois, ils racontent, ils des miracles comme ça, qui sont même pas vrais. C'est juste pour, euh, aller, encourager les gens à faire ce qu'ils qu veulent. Et comme on va lire plus tard dans les, dans les Fatawa, c'est que ces gens-là détestent les salafis, détestent le Quran et la soulma, et, et ils ne veulent pas la science. Exactement. C'est ça. Vous allez le voir. Vous allez voir des exemples plus tard. On va lire les paroles.